One Qibla présente le cœur en action Médèri salikin. Sali Kin. S'melle, il a fallu le labour. S'melle, il a fallu le labour. S'melle, il a fallu le wa S'melle, il a fallu le labour. S'melle, il wa fallu le labour. S'melle, il a fallu le labour. S'melle, il a fallu le labour. S'melle, il a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 Inna allaha kana alaykum raqiba, ma salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh. Frères et islam, donc bienvenue à une nouvelle séance de l'étude de Madarij al-Salikin, le cœur en Action, la spiritualité en islam. Selon les textes de l'imam Ibn al-Qayyim ta'ala, dans ce fameux livre Madarij salikin ou bien les sentiers des itinérants, toujours avec sa grande ibadah, sa grande, cette grande action du cœur qui est, Le repentir ou bien la taouba, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, de rebrousser chemin une personne qui était sur le mauvais chemin, qui revient vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on suppose, incha'Allah, qu'avec toutes ces séances, que chaque personne ici, peut-être à part s'il y a des personnes qui sont présentes pour la première fois, mais que chaque personne a au moins certaines compréhensions de c'est quoi la notion générale de, du repentir ou bien de taouba. Quand on parle du repentir, Tout au long de ces séances, on est en train de parler aussi de, on peut dire, entre guillemets, de la problématique de l'erreur humaine. Ou plus que ça, du péché, de la désobéissance. Pourquoi est-ce que l'être humain, il commet un péché Pourquoi est-ce que même un croyant peut commettre un péché Et quelle doit être la réaction d'un croyant lorsque quelqu'un désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala On doit regarder quoi On doit réfléchir et méditer sur quoi exactement On a parlé sur plusieurs angles de, méditer, de méditation que certains étaient reliés au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait qu'Allah azza wa il est al-ghafour, il est al-afou, il est le pardonneur, le miséricordieux, ainsi de suite. Aujourd'hui, Inshallah ta'ala, on va parler de deux points très importants. Si on aura le temps, Inshallah, on va essayer de couvrir les deux, sinon on va se concentrer sur un seul Inshallah ta'ala. Ces deux points... Et on peut dire, des points qui sont négatifs. On parlait avant ça de méditer sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms, ses attributs, qu'est-ce que le repentir, ou bien même le péché pourrait nous apprendre sur notre Seigneur et ses noms et ses attributs, ainsi que sur notre réalité en tant qu'être humain, en tant que l'aribada, en tant que telle. Mais maintenant, on va parler de deux choses qui sont de l'autre côté. C'est le négatif. C'est Les menaces. C'est les deux pires ennemis de l'être humain. Qui pourrait nous dire c'est qui ces deux, ces deux pires ennemis de l'être humain De n'importe quel être humain. C'est standard. Shaitan, ainsi que notre propre nafs, ça veut dire qu'il y a une partie de nous-mêmes à l'intérieur qui peut nous jouer des tours. On va parler de ces deux points aujourd'hui, et On va commencer... Par l'ennemi qui est à l'extérieur, la menace qui vient de l'extérieur qui est Shaitan. C'est quoi le Shaitan Shaitan c'est pas une seule créature. Il y a des gens qui pensent que Shaitan c'est une seule créature. Ça c'est Iblis. Iblis le premier Shaitan qui a désobéi à Allah subhanahu wa taala, qui a refusé de se prosterner devant Adam alayhi assalam. Mais aujourd'hui sur cette terre il y a peut-être des millions, peut-être des milliards Allah ta'ala le shayatine pourrait être soit un shayatine qui est un être humain les savants, les ulamas ils disent c'est quoi un shayatine qui est un être humain c'est un être humain qui en général n'appelle que vers le mal il a fait de sa mission que moi dans la vie je n'appelle que vers le mal je ne fais la promotion que du mal shayatine et il y a les shayatin qu'on ne voit pas Qui sont les shayatins directement reliés à Iblis Qui sont les shayatins de al jinn Ça veut dire des démons. Shayatino al jinn. Et ça, c'est des shayatins qui sont présents après presque n'importe quelle situation de notre vie et qui nous appellent toujours. À quoi, c'est quoi l'objectif final de Al-Shaytan, Qu'est-ce qui se fait lui comme objectif Qui pourrait nous dire C'est quoi la mission de Al-Shaytan L'objectif final, Shaitan, il cherche quoi Qu'est-ce qu'il veut prendre de cette humanité Faire rentrer le maximum d'êtres humains avec lui en enfer. Ou de billahi ta'ala. Il veut prendre une grande partie des êtres humains avec lui. Pourquoi Parce que bien sûr... Le point problématique, le, le point qui a commencé, qui a fait sortir toute cette déviation de Hachetan, c'était quoi C'était son envie ou bien sa jalousie envers le premier être humain qui est Adam alayhi as-salam. Il ne veut pas se prosterner devant Adam alayhi as-salam. Il ne veut pas accepter le fait qu'un être humain, c'est une créature qui est noble d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Laqad karamna bani Adam » comme Allah azawajal il dit. Allah, subhanahu wa ta'ala lui demande à Shaitan, Iblis de se prosterner devant Adam alayhi as il refuse de le faire, il dit « parce que moi je suis meilleur que lui. J'ai été créé à partir de feu alors que Adam a été créé à partir ». D'argile, Ce qui est faux, bien sûr, comme conclusion ici, le fait de dire que moi, je suis meilleur que l'être humain. Mais lui, il a décidé de par son arrogance et par sa jalousie que lui, il se considère meilleur que l'être humain. Alors, il se dit, si moi, Allah Azza wa il a écrit que moi, je vais aller en enfer, je vais prendre le maximum d'êtres humains avec moi en enfer. Et après ça, cet objectif général, il va le diviser en plusieurs étapes comme on va le voir, inshallah Ta'ala chose importante qu'il y a à comprendre ici. Shaitan, ce n'est pas un mythe. Okay? Shaitan, ce n'est pas un monstre. Shaitan, ce n'est pas quelqu'un... Parce qu'il y a des gens, on parle des gens ici, incluant plusieurs musulmans, que dans leur conception, Shaitan, ou l'iyad de Billah, c'est presque comme si c'est un partenaire avec Allah, subhanahu wa comme si Shaitan, il est capable de tout faire. « Shaitan, il contrôle telle chose. » des gens ils vont faire même des théories de complot politique et ainsi de suite Shaitan Allah azza wa a, il a dit très clairement dans le Coran Inna kayda Shaitani kana da'ifa les plans de Shaitan c'est des plans qui sont faibles ça c'est clairement dans le Coran Un shaitan il a peur, shaitan il a peur de la vérité, shaitan il a peur du croyant, du vrai croyant, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui s'attache à la vérité ainsi de suite. Mais qui pourrait nous rappeler qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois, c'est quoi le travail de un shaitan Même si on le répète pour peut-être la deuxième, la troisième fois, c'est important de le comprendre, surtout s'il y a des personnes qui n'étaient pas présentes la dernière fois. C'est quoi, qu'est-ce que le shaitan il fait C'est quoi sa stratégie Qu'est-ce qu'il utilise comme moyen C'est quoi sa spécialité, lui, s'il devait étudier et faire des études Il fait le marketing, il fait la publicité, c'est tout ce qu'il fait. Il fait la promotion du mal. C'est tout ce qu'il fait, Shaitan. Shaitan, il ne peut pas prendre le mal et le mettre à l'intérieur de ton cœur. Les gens qui croient qu'à chaque fois que moi, je commets une erreur, c'est à cause de Shaitan, Shaitan, oui, il, il, il joue un rôle parce que c'est lui qui en a fait la promotion. Lui aussi, il est coupable auprès d'Allah, Azza wa Mais, C'est toi le responsable. C'est celui qui fait l'action, c'est lui qui est responsable de ses propres actions. Shaitan ne peut pas entrer à l'intérieur de toi, puis prendre tes mains et dire, ok, va, faire, va commettre tel mal, va commettre tel péché, après ça dit, ah, je j'y pouvais rien. Non, Shaitan n'a pas ce pouvoir. Et même avec ça, Shaitan n'a pas d'arguments qui sont forts lorsqu'il fait sa promotion, parce que lui, il fait la promotion de al Baatel c'est du faux, c'est des mensonges, c'est quelque chose qui ne se tient pas. Mais qu'est-ce que Shaitan, il va faire eh, Écoutez bien ça. Shaitan, il va chercher les points de vulnérabilité de l'être humain. L'être humain, il est vulnérable. Et Shaitan, vous savez quoi Shaitan, c'est un opportuniste. Shaitan, c'est un grand opportuniste. C'est, alaykoum sallam, alaykoum sallam. Shaitan, c'est le premier opportuniste à travers l'humanité. « il mina, de ce qu'on sait. Comment ça Dans le hadith authentique du prophète. sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien ce hadith. Lorsque Allah il a créé Adam. Alayhi wa Allah il a créé le corps de Adam. Sallam, le premier être humain qui a été créé directement à partir d'argile. Avant que Allah ne mette l'âme à l'intérieur de Adam. Donc là, il n'y a que le corps de Adam qui n'est pas encore vivant. Shaitan n'a rien encore exprimé, ok? On n'est pas encore arrivé à l'étape dans laquelle Allah a dit à Shaitan, tu vas être en enfer. Qu'est-ce que Shaitan il a fait? Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire? Lorsque Allah Il a créé le cadavre ou bien le corps de Adam alayhi salam à partir d'argile, qu'est-ce que Shaitan il a fait? Il est venu, il a commencé à tourner comme ça, tourner autour du corps de Adam alayhi salam en analysant cette nouvelle créature. Il n'a jamais vu ça avant. Et là, il a remarqué quelque chose. « Ra'ahu annahu adjouaf. » Il a remarqué que le corps d'Adam, il est adjouaf. Vous savez c'est quoi adjouaf Adjouaf, c'est n'importe quelle création, n'importe quel corps qui contient un vide à l'intérieur. Ok Donc, mettons un morceau de de bois comme ça, avec lequel... Ce board-là, il est fait. Si on va l'enlever, un morceau de bois, ce n'est pas adjouaf à l'intérieur. C'est plein, comprenez C'est du bois du début jusqu'à la fin. Mais mettons ça ici, cette bouteille, si on va enlever l'eau, qu'est-ce qui va rester à l'intérieur De l'air. Adjouaf. L'être humain, il est comme ça, parce qu'à l'intérieur, il y a du vide à l'intérieur de nous. On n'est pas pleinement rempli. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça, c'était important pour un shaitan? Pourquoi est-ce que vous pensez que ça, il a remarqué que c'est quelque chose d'important C'est un point important. Quelque chose qui, est, qui a du vide à l'intérieur. C'est quoi le potentiel qu'elle offre Le potentiel d'être rempli. L'être humain... Il cherche plusieurs choses pour se remplir. Première chose, la chose la plus simple, c'est la nourriture. C'est clair, parce que on n'est pas plein à l'intérieur. Il y a toujours du vide. On cherche à se remplir avec de la nourriture et plusieurs autres choses. C'est pour ça que le prophète sallallahu alaihi wasallam nous a donné, nous a parlé par exemple. Il y a un autre hadith, même si on, on sort un peu du sujet, mais pour faire le parallèle avec plusieurs textes, lorsqu'il a dit le prophète sallallahu alaihi wasallam, لو كان لبني آدم وادي من ذهب humain... » il avait une vallée qui était pleine d'or. Il ne serait pas content. Il chercherait une deuxième. Et s'il avait une deuxième, il va chercher une troisième. Mais l'être humain ne va jamais se contenter de ce que Allah Azzawajal, il va lui donner dans cette vie du bas monde. Parce qu'il est vide à l'intérieur. Après ça, remarquez qu'est-ce que le prophète, il dit à la fin du hadith « La seule chose qui va remplir l'être humain à l'intérieur, c'est quoi qui va le remplir physiquement. Est-ce est que tu peux manger de l'or si, si moi, je détiens une vallée d'or, est-ce que je peux me remplir à l'intérieur d'or et dire c'est fini, je suis rempli Non. Je ne peux pas manger de l'or. Mais la seule chose qui va physiquement nous remplir à l'intérieur, juste après cette vie du bas c'est quoi C'est la terre. Lorsqu'on va être à l'intérieur de, de notre temple. Là, c'est c'est vrai, c'est pas au sens figuré on va être plein donc là pour revenir à Shaitan Shaitan il regarde que cet être humain à l'intérieur il y a du vide il y a du potentiel et c'est une opportunité pour lui alors il veut voir comment est-ce que je peux appeler cet être humain comment est-ce que je peux lui faire la promotion de certains produits entre guillemets qui vont l'emmener en enfer mais que lui il va tomber dans le piège Tout comme les gens, les êtres humains, de par leur faiblesse, c'est pour ça qu'on va revenir tout à l'heure, si on va voir le temps aujourd'hui, sur notre deuxième ennemi qui est l'ennemi de l'intérieur. Parce que ça prend quelqu'un de l'extérieur et ça prend aussi quelqu'un de, de l'intérieur. Notre ennemi de l'intérieur, c'est cet ennemi qui nous dit de dire à un Shaitan, oui, en toute simplicité. Si on veut donner un exemple, parce qu'il y a des gens, regardez. Même si, bon, on est en, on dit, on est en train un peu de, de précipiter sur la question du deuxième ennemi, qui est la, la faiblesse intérie, intérieure de l'être humain. Mais pour résumer, il y a des gens qui croient vraiment que l'être humain, c'est une créature qui est parfaitement rationnelle. Ça veut dire quelqu'un qui est intelligent, qui s'informe bien, qui a fait, euh, je sais pas moi, un doctorat, un PhD, et qui prend le temps de bien analyser les choses, va toujours prendre des décisions qui sont rationnel, réfléchi, calculé, ainsi de suite, scientifique. On appelle ça l'être humain scientifique. Est-ce que ça, est-ce est que ça, c'est de la théorie ou de la pratique Est-ce que, est-ce que vous, vous avez vu un être humain dans votre vie que chaque décision que la personne va prendre, il y a rien d'émotionnel à l'intérieur C'est une décision calculée. Là, à chaque fois qu'on va lui proposer d'acheter quelque chose, il va, va prendre le temps comme ça, il va bien analyser la chose. Non, l'être humain, il est « vulnérable ». Pas tout le monde qui est au même niveau de vulnérabilité. Il y a des gens, tu peux lui vendre du n'importe quoi, il va prendre. Il y a d'autres personnes qui se maîtrisent un peu plus, un peu plus, mais ça reste que dans certaines situations, la personne va, va tomber. Ça peut dépendre, par exemple, des, des cultures. Si on prend la culture dans laquelle on vit, okay? dans cette société ici. Il y a certaines périodes de l'année... Lors desquelles c'est défini culturellement, ça c'est le Boxing Day, ça c'est je ne sais pas quoi. C'est défini culturellement que lorsque cette période arrive, lorsque c'est cette journée, tu dois dépenser, tu dois acheter quelque chose. C'est là pour, pour acheter. Donc même ton cœur, pour une personne, comme une fois, qui a été influencée par la culture et ainsi de suite, même ton cœur de façon involontaire, cette journée-là, tu te sens comme forcé de dire oui à certaines Offre d'achat, vous comprenez On appelle ça des points de vulnérabilité, des points d'accès. Alors, Shaitan, il connaît bien ces points d'accès de l'être humain, parce que c'est des points d'accès qui sont standards. Ça se peut qu'ici, par exemple, ce n'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes points d'accès, mais on va faire sortir des modèles. Il y a des êtres humains qui sont les mêmes, ou bien parfois les modèles selon la situation de la personne, qui pourraient nous dire... Quelqu'un qui se retrouve dans une, dans une position, bien dans une situation de pauvreté, quelqu'un qui souffre financièrement, quels seraient des points de vu vulnérabilité, vulnérabilité pour une telle personne Pour un pauvre. Voler. Attention, on ne dit pas que les, les pauvres, c'est des voleurs, ok On ne veut pas que personne, non. On parle ici d'un point de vulnérabilité. Ça veut dire « it's C'est quelque chose qui accroche. Va dire à un riche, ok Va dire à un riche, J'ai une bonne idée pour toi pour voler un 5$, Comment voler un 5 ce soir. Sauf si la personne a vraiment un problème ici. Mais même, même si ce riche-là, c'est un voleur, mais il n'est pas intéressé par du n'importe quoi. là. comprenez Va dire à quelqu'un qui souffre grandement, qui n'a pas de quoi nourrir ses enfants ce soir, j'ai une idée pour toi de voler très facilement un 5$. On ne va pas dire que le pauvre va voler. Attention encore une fois. Mais là, la tentation va être beaucoup plus forte. La personne doit vraiment... Pour ne pas voler, elle doit faire al mujahada ça veut dire faire un peu un effort intérieur. C'est une tentation, Il faut faire face à ça. Qui pourrait nous donner un point de vulnérabilité d'un riche Le contraire. Avar. Uh -huh. Avar. Voyez, qu'est-ce qu'on a aussi Perdre son argent. Donc, tebvir, gaspillage, de l'argent. Parce que l'argent, c'est là, c'est disponible. Qu'est-ce qu'on a aussi L'arrogance, Al-Kib, ok Et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des points de vulnérabilité. Même si on commence un peu à entrer dans, encore une fois, l'ennemi numéro un, l'ennemi numéro 2, Mais bon, tant, tant, tant, tant qu'on y est, Inch'Allah, on va mélanger un peu les deux. L'être humain, c'est un peu ça. Et ça peut dépendre, comme on l'a dit, d'une situation à une autre. Ça peut changer d'une situation à une autre. Al-Shaytan, un il va chercher ses points de vulnérabilité. Quelqu'un qui est extrêmement intelligent, écoutez bien ça. Quelqu'un qui est extrêmement intelligent, c'est quelqu'un qui est aussi extrêmement vulnérable. Vous savez pourquoi Parce que quelqu'un qui est extrêmement intelligent va souvent avoir tendance que moi, je ne fais jamais d'erreur. Lorsque des gens me disent que ce que tu fais, ce n'est pas bien, ce n'est pas la bonne décision, on a un conseil pour toi, Je vais dire, vous ne comprenez rien. Pourquoi Parce que moi, je suis celui qui est très intelligent. Je suis l'expert. Ça, c'est un point de vulnérabilité. Al-ja'n, le contraire, l'ignorance, aussi c'est un point de vulnérabilité. Quelqu'un qui est ignorant, qui ne connaît presque rien de plusieurs sujets, on peut lui faire croire du n'importe quoi. Vous comprenez Donc tout ça, c'est des points de vulnérabilité à travers lesquels Shaitan va entrer, va accéder. Shaitan, par exemple, des points de vulnérabilité qui seraient standards à tout le monde. La joie. La joie excessive. C'est pour ça Allah Azza wa il dit dans le Coran le Karim Il dit qu'il ne faut pas que Dieu ne C'est quoi la joie excessive On ne parle pas ici de être heureux. Ah, j'ai réussi mon examen, alhamdoulilah, je suis très content, alhamdoulilah, je vais me reposer un peu, Inch'Allah. je vais pouvoir, on ne parle pas de ça, ok La joie excessive, c'est quelqu'un là, c'est fou là, c'est la folie. Comment on appelle ça L'euphorie, Barakallahu fik. Je suis fou de joie. Ça, c'est un point de vulnérabilité. Parce que l'émotion est tellement puissante, Shaitan peut te pousser à faire plusieurs choses. Ou le contraire. La tristesse, mais la tristesse qui est excessive. Tristesse normale, ça arrive. On est tous des êtres humains. Huzn. Ou le Mais la tristesse excessive, c'est la même chose. Shaitan peut te pousser, peut te faire croire, peut te tomber dans ce qu'on appelle al-qonot. Ça veut dire le de, de désespoir, perdre espoir. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء شيطان الى الله سبحانه وتعالى كل شيطان il vous promet la pauvreté quelqu'un qui est dans le désespoir pourrait croire que ça va être toujours comme ça vous comprenez tout ça c'est des points de vue de la haine طيب maintenant شيطان كما نادي il est faible d'un côté mais d'un autre côté et c'est ça qu'il faut comprendre lorsqu'on dit que il, il est faible shaitan makida shaitani kan är ça ne veut pas dire qu'il faut sous-estimer le shaytan non bien au contraire allah azza wa jalla nous dit plusieurs fois dans le coran qu'il faut être sur ce sur ses gardes que le mubid qu faible Mais en même temps, il est expérimenté. Pourquoi est-ce que Shaitan il est expérimenté Shaitan a de l'expérience avec combien d'êtres humains, les Shayatine en général, avec des milliards depuis le temps de Adam alayhi salam. C'est toute une expérience qu'ils ont développée. Ils sont faibles, mais attention. En général, c'est là où tu ne l'attends pas qu'il va. T'attendre. Comme on va voir des exemples, inshallah ou tal, ok Shaitan va rarement, rarement, rarement venir à toi le jour de, je ne sais pas moi, Ramadan. Tu viens de finir ton jeûne, ta jeûne pour Allah à Zaodan, et tu es tellement excité que, inshallah, dans quelques, dans deux ou trois heures, tu vas aller au masjid pour faire salat talawi et pour lire le Coran. Shaitan va rarement venir chez toi pour te dire non, non, non. À la place d'aller au masjid ce soir, va aller au bar. Ok? It's too obvious. C'est trop, trop simple et c'est trop clair que ça ne va pas fonctionner avec toi. Shaitan, il a d'autres plans. Shaitan, ce qu'il offre à chaque personne est différent de... Ce qu'il offre à une autre personne. On va voir en un ou deux points avant de s'arrêter pour salat maghrib بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب. العقبة الأولى. On va voir c'est quoi les sept étapes, les sept. عليكم السلام. Les sept essais que le shaitan va faire avec chaque personne. Du pire jusqu'au moins pire. Et lorsqu'on dit le moins pire ou bien le moins grave. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave, non. C'est parce que Shaitan il veut y aller graduellement. Encore une fois, c'est comme toujours, on revient à la même chose. C'est comme un mauvais vendeur. Ok, on veut pas. On, encore une fois, on ne veut pas que quelqu'un ici dise dans, dans la halakah ils ont dit que les. Allez, coupez ça. On ne veut pas que quelqu'un croie ici qu'à la halakah on a dit que les vendeurs c'est des shaitans, ok On n'a pas dit ça. Mais il y a de. Il y a de mauvais vendeurs. Il y a des vendeurs, comme vous le savez tous, qui essaient de vendre avec al khida' ou al makr avec avec le mensonge et ainsi de suite. Shaitan, c'est un peu ça ce qu'il fait. Alors, s'il ne peut pas te vendre le plus gros mensonge, il va aller avec le moindre mensonge pour ensuite essayer d'aller vers la première étape. C'est quoi la pire des choses C'est quoi le meilleur objectif pour un Shaitan C'est quoi la pire chose pour toi en tant qu'être humain Al-Aqabatul Qula, numéro 1. Et ici, c'est important de prendre des notes et de mémoriser ces points qu'on va mentionner, Inch'Allah. Le premier point, c'est quoi C'est Al-Kufr, c'est la mécréance à Shaitan, il arrive à faire tomber une personne dans la mécréance, dans Al-Kufr. Mécroire en Allah, en ses prophètes, en le jour dernier, ainsi de suite. Vous savez qu'est-ce que Shaitan il va écrire Au sens figuré, bien sûr, ici. « Hattah no ». Vous savez qu'est-ce qu'il va écrire Qu'est-ce qu'il écrirait si on lui donnait la chance d'écrire Mission accomplie. « Khalas, il Tout ce que tu fais après ça, ça lui est égal. Parce que le c'est avec le coffre qui va t'emmener avec lui en enfer pour toujours. Ou l'ayyadu billahi azza Mais comme on a dit, ne va pas venir chez toi lorsque tu es en train de lire le Coran pour te dire, au billahi azza Tu dois devenir un kafir. Ou bien je t'offre le coffre. Non Ça, ça va rarement arriver, ok Shaitan, comme on l'a dit, il est expérimenté. Il ne va pas faire des erreurs comme ça. Alors, il passe ici à la deuxième étape. Donc, on ne va pas prendre beaucoup de temps avec le coffre. Parce que ça, Inch'Allah, c'est clair. La deuxième étape, c'est quoi Écoutez bien ça. Plusieurs personnes ne connaissent pas cette étape. Aliptida'u fidilillah. C'est d'entrer dans le domaine des innovations Dans la religion, dans le, on ne parle pas ici de l'innovation technologique. Okay on parle de l'innovation dans le domaine de la religion. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'innovation dans la, le domaine de la religion C'est changer la religion en tant que telle. Soit prendre l'islam, enlever des parties qui font partie de l'islam, les enlever de l'islam, ou bien faire entrer dans l'islam ceux qui ne font pas partie de, de l'islam. Alors là, Shaitan, il va te dire, mais toi, tu es quelqu'un qui s'attache beaucoup à sa religion, il sait bien, et ainsi de suite. J'ai une idée pour toi, pourquoi ne pas incorporer telle nouvelle pratique à l'intérieur de ta religion Pourquoi ne pas penser à cette chose qui, qui pourrait nous donner des exemples de bid'a, d'innovation que le shaitan pourrait nous suggérer de faire D'inclure dans la religion, bien, des choses à enlever, à extraire de la religion. Oui Enlever des parties de la religion, que ce soit le hijab, que ce soit la salat, que ce soit l'interdiction de l'alcool, n'importe quelle chose. Pas seulement enlever, on ne parle pas ici d'enlever la pratique de la vie de la personne, ça ça va venir après. Non, non, c'est enlever la pratique complètement de ta compréhension de la religion, de la religion telle qu'elle est. L'islam va le changer avec un autre islam. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit très clairement « Kullu bid'atin » Chaque bid'a, Chaque innovation dans la religion, C'est un égarement gärmand. Och all dalalet i narg. Shak gärmand är i en fär. Det finns människor som inte förstår varför innovation är något allvarligt. De säger, det är ju inte så. Det är ju inte så. Det är ju inte så. Det är ju inte så. Det är ju inte så. Det är ju inte Et quelqu'un vient me dire que ça, c'est une innovation. Bien sûr, si, vraiment, c'est une innovation. Parce qu'il y a aussi des gens qui lancent à droite et à gauche que bid'a Bida'a, ils ne connaissent pas c'est quoi une Bida'a. Pourquoi est-ce que c'est grave On va vous donner la réponse à travers cette histoire de l'Imam Malik, rahimahullah. Imam Malik, il y a quelqu'un Vous savez que l'Imam Malik, il, il vivait dans quelle, dans quelle ville La Médine du prophète, sallallahu alayhi wa Il y a quelqu'un qui lui a dit, « Imam Malik, j'ai une question pour toi. » En fait, le ihram de quel point exactement L'ihram ça veut dire c'est où est-ce qu'on devrait commencer notre notre hadj, notre pèlerinage l Ihram c'est lorsque tu vas porter les habits de al-Hajj et après ça tu vas, on appelle ça la sacralisation, c'est ça l'ihram, sacralisation je pense. Ça veut dire là tu rentres dans le mode de al-Hajj, du pèlerinage, tu vas faire l'intention que maintenant je suis dans le pèlerinage, que à partir de maintenant Il y a des choses qui deviennent interdites. C'est comme dans le salat. Le salat, c'est la même chose. Le salat, libre à toi de faire salat maintenant, ou bien dans deux minutes, ou bien dans trois minutes. Par contre, dès que tu dis « Allahu Akbar, takbiratul ihram », il y a des choses qui deviennent interdites. Est-ce que tu vas manger, boire, non. Donc, c'est en quelque sorte le ihram, mais de la prière. C'est pour ça que ça s'appelle takbiratul ihram. Dans le pèlerinage, c'est la même chose. Alors, il a dit à Iman Malik, c'est à partir de, de quel point Il a dit, c'est à partir de tel point géographique qu'il lui a défini. Comme le prophète, il faisait. Il a dit, mais moi, je veux commencer mon ihram quelques kilomètres auparavant. Juste un peu, reculer un peu là. Il a dit, qu'est-ce que tu en penses Il a dit, moi, je pense que tu vas tomber dans la fitna. Il n'y a achar, quelle fitna Il a dit, mais quelle fitna Moi, je veux ajouter certains kilo, quelques kilomètres À peine quelques kilomètres avant le point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait son haram, moi je commençais le haram quelques kilomètres avant. Ça c'est une fitna. Qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce que l'imam malik kalhimawala lui a dit Il a dit, est-ce qu'il y a une plus grande fitna que le fait de croire que tu viens de trouver une pratique meilleure que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait C'est exactement ça le problème avec al Bidah ou bien avec les, les innovations. C'est parce que tu es en train de remettre en question le caractère complet et parfait du message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit clairement dans le Coran al-Karim « Al-yawma a'kmaltu lakum dinakum » La religion, elle est complète, elle est parfaite. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé. Alors si moi, je veux dire, non, non, mais il faudrait quand même, comme il y a des gens, il faudrait faire la relecture des textes et la réinterprétation de l'islam, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non Euh, non. Et, ça, ça pour dire que le vrai danger, a euh... Oui, exactement, exactement. Ça, il, y a, il y a le danger de la d'un côté, et il y a aussi de l'autre côté le danger de ce que les savants ils appellent at <'en fédéris> ça veut dire suivre à, L'aveuglette, quand on dit que la bida c'est quelque chose de grave et d'interdite, ça ne veut pas dire que l'islam en tant que tel n'est pas flexible. À l'intérieur de l'islam en tant que tel, il y a, comme notre frère il a dit, le ishtihad et ainsi de suite, il y a beaucoup de flexibilité dans la religion d'Allah Azzawajal. On ne va pas entrer dans tous les détails techniques, parce que ça c'est soit pour des savants ou bien pour des personnes qui seraient intéressées, pas de problème. On peut faire des séminaires sur l'ishtihad et tout, s'il y a des personnes qui sont intéressées, incha'Allah, ça n'a pas de problème. Mais les savants, ils ont écrit des livres, comme Imam Shatibi, dans son livre Al-I'tisam, sur lesquels, ce livre bien particulier, il traite de cette question-là. La différence, la grande différence entre le vrai ishtihad et entre la bid'a l'innovation. Les différences sont claires, il y a de grandes différences. Le prophète nous a grandement ouvert la porte du raisonnement du jtihad et ainsi de suite dans un certain cadre qui protège la religion en tant que telle. Mais la bida'a c'est autre chose, la bida'a c'est une concurrence qui est à l'extérieur de ce cadre, on comprend Donc si notre but c'est pas de détailler dans le concept de la bida'a, parce que c'est pas le sujet, sinon ça va nous prendre quelques heures, inshallah, mais c'était juste pour donner un aperçu général. Pour conclure, incha'Allah, avant, avant Salat al-Maghrib, pourquoi est-ce que vous pensez que le shaytan, tout de suite après le coffre il passe à la bida'a Pourquoi Brouiller le message. Hmm? Brouiller le, message. le message. Donc, de un, ça va te donner à chèque. Ça va créer de la confusion. Que ce soit pour la personne elle-même, bien pour les autres. Tout comme il y a des personnes aujourd'hui qui par exemple lorsqu'il s'agit de l'islam, il va te dire mais on ne sait plus quel islam suivre parce que chacun il aura même son propre islam et ainsi de suite. Bon, ces personnes-là n'ont pas, ça c'est pas vraiment une excuse pour ne pas suivre le chemin d'Allah. C'est parce que si tu veux suivre le chemin d'Allah, tu vas le trouver, le chemin d'Allah. Si tu es vraiment intéressant, si tu, si tu es un vrai collectionneur de montres, ok les montres, montres de haute qualité, ou bien disons de bijoux, quelqu'un qui collectionne les bijoux, de l'or et de l'argent. Il sait que dans le marché, il y a beaucoup de faux. Mais quelqu'un qui est sérieux, est-ce qu'il va apprendre et arriver à pouvoir distinguer entre le faux et le vrai Oui, si tu es sérieux, si tu es intéressé. Non, non, moi je ne veux pas acheter le faux, je vais acheter le vrai, je cherche. C'est ça la différence, c'est ça l'exemple de la sunna à l'intérieur du faux. Dans le marché, dans n'importe quel, n'importe quel produit de valeur, ça c'est un constat, c'est certain. N'importe quel produ produit de valeur, Dans le marché, il va y avoir beaucoup de faux que d'original et de vrai. N'importe quel, surtout si vous allez dans les pays qu'ils appellent les pays de tiers-monde, okay, il y a de toutes les marques, les marques de valeur et ainsi de suite, les marques là qui, qui, qui se vendent ici par exemple en Occident pour des choses, des objets, pour des milliers de dollars, là-bas ça se vend pour un rien du tout. Pourquoi Parce que c'est de la contrefaçon. C'est de la contrefaçon, ce n'est pas l'original. Donc le fait qu'il y ait de la contrefaçon... Ne veut pas dire que tu ne peux pas trouver l'original. Le fait qu'il y ait beaucoup de confusion et de bida'a et que chacun invente son propre islam avec lequel il veut se faire un peu d'argent, bien se faire connaître et ainsi de suite, ça ne veut pas dire que l'islam original, il n'existe pas. Mais tu dois le chercher pour le trouver, inshallah. Donc Shaitan, il veut faire quoi Il veut créer, il veut faire de la, de la confusion. De un, et de deux aussi, ça se pourrait que pas à pas, il va faire un upgrade avec toi. Du niveau 2, qui est la bid'a, au niveau 1, qui est le, le kofr. Et je ne vais pas aussi vous donner des exemples, okay, parce qu'on on est dans un cours de spiritualité, on ne va pas sortir avec des choses ah, qui font mal dans la tête, mais si vous allez lire, les savants ont écrit beaucoup de livres sur l'histoire des sectes qui se sont développées à travers l'histoire de l'islam, et ainsi de suite. Les, les gens qui ont créé des bid'a, les gens qui ont créé des... Euh, Des, des des innovations qui se sont développées avec le temps ça peut commencer avec une petite croyance que quelqu'un pourrait nous dire ici là ok et les gens après vont dire mais c'est pas grave là c'est juste son opinion mais là l'opinion du premier va être développée par le deuxième par le troisième par le quatrième et là ça va arriver à des choses il y a des gens avant de conclure inchallah avant avant Salah El Maghrebi bon une minute inchallah, on va vous donner juste deux exemples pour comprendre jusqu'à quel point ça peut devenir grave il y a des gens une secte qui s'appelle al-jahmiya OK pas la peine de faire des recherches de perdre votre temps sauf si vous êtes intéressé à étudier à la croyance en détail ça c'est autre chose pas la peine de perdre votre temps avec des choses comme ça il y a une secte qui s'appelle al-jahmiya qui s'est développée à travers l'islam ils ont tellement parlé des noms des attributs d'Allah Allah il est Allah il est qui subhanahu wa ta'ala à la place de s'intéresser à connaître Allah pour craindre Allah, reconnaître la grandeur d'Allah. Là, ils ont commencé à avoir des débats philosophiques sur des choses-là incroyables. Après ça, ils sont arrivés à des, des conclusions tellement bizarres que ça se rapproche plus de d'Al-Kofr que d'autre chose. Ils ont dit des choses comme Allah, Allah, il est pardonneur mais sans pardon. Rahimun, il est miséricordieux mais sans miséricorde, des choses tellement bizarres, ou bien d'autres d'autres sectes, des sectes qui tendent plus vers l'extrême de nos jours, encore une fois, pas la peine de perdre votre temps, ok, je ne vous conseille pas de perdre votre temps avec, avec des choses comme ça si vous connaissez pas encore bien les bases de l'islam, pour quelqu'un qui est bien informé, qui veut s'instruire et tout, c'est bien, mais aller chercher dans des choses comme ça lorsque tu ne maîtrises pas encore les bases de l'islam, ça ne sert à rien. Il y a un fameux une fameuse secte qui est apparu, il y a de cela quelques décennies, euh, ils appellent ça « l'Hijra ou » Ils considèrent que bon, euh, toutes les sociétés autour d'eux, qu'on appelle ça les sociétés musulmanes, que les gens c'est pas vraiment des musulmans, qu'on doute de eux là, si tu ne fais pas partie de notre groupe, tu n'es pas un musulman. Là, ils ont développé. Au début, tout a commencé avec l'intention noble, entre guillemets, noble, de dire « Il y a tellement de corruption dans la société, nous, on va s'isoler, on va faire notre ibada et tout. » A priori, ça semble tellement innocent. Ça s'est développé avec le temps. Il y a certaines personnes qui ont témoigné, excusez-moi pour ce genre d'exemple, mais juste pour voir comment est-ce que la bida'a peut se développer, peut il y a des gens qui ont été avec leur fondateur, fondateur de cette secte, au tout dernier instant de sa vie, il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas croyant. billahi billahi azza wa voyez comment est-ce que le kufr peut sortir d'une personne avec des choses qui sont a priori tellement, pas de problème, tellement safe, comme on dit. C'est juste, juste une opinion, c'est juste mon ishtihad, c'est juste... Il faut accepter. Mais tu ne sais pas que le shaitan... Tout comme... On va ajouter une autre minute parce que c'est très important. Tout comme la, la première bida'a à travers l'histoire. Parce que ça, c'est une bida'a qui est dans le Coran. On a oublié, on aurait dû commencer avec ça parce que c'est dans le Coran. Le shirk, le polythéisme, il est apparu à travers quoi Qui connaît l'histoire du polythéisme Dans le temps de nous, alayhi est Parce que lors du temps d'Adam, alayhi sallam, il y avait des gens qui adoraient des idoles Non. Premier polythéisme est apparu lors du temps de Nuh, alayhis salam. Comment c'est apparu Quelque temps avant, il y a certaines personnes qui étaient tellement pieuses que les gens voulaient les prendre comme des modèles. Lorsque ces personnes-là sont décédées, il y a des gens qui se sont dit « Ah, pour toujours se rappeler d'Allah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces personnes-là vont toujours nous rappeler notre créateur et la piété et ainsi de suite ?» On pourrait faire des statues, des représentations de ces personnes à l'intérieur de nos mosquées. À chaque fois qu'on va les voir, on va dire quoi ?« Ah, c'est des gens qui craignaient Allah, qui étaient tellement pieuses, faisaient la prière. Il faut faire de notre mieux pour être comme ces personnes-là. » Jusqu'à date, il n'y a pas de problème tellement apparent. Okay Maintenant, on sait qu'avec le recul, on a le prophète, sallallahu alayhi wa qui nous a parlé de tout ça. On le sait Mais si on te racontait l'histoire comme ça, mais il n'y a rien de mal. Ils veulent faire des représentations pour se rappeler que ces gens-là, ils te rapprochent d'Allah. Cette génération est partie. Toutes ces personnes-là sont mortes. Là, il y a eu une autre génération qui est arrivée. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé Que leurs ancêtres, ils avaient des, des statues à l'intérieur des, des mosquées. Alors, ils ont dit quoi Si nos parents et nos ancêtres ont conçu... Ces statues là, ils ont mis à l'intérieur de la mosquée, ça veut dire que ces statues-là sont tellement importantes, elles ont des pouvoirs spéciaux et ainsi de suite, ça veut dire que pour se rapprocher d'Allah, il faudrait se prosterner devant ces ces statues et le shirk est est apparu comme dans la narration d'Ibn Abbas, c'est comme aussi dans sourate Nuh alayhi assalam. Donc on voit ici qu'une bid'a, innovation, au début le chيطان il prend son temps. Juste faites ça. Et il attend. Le résultat va se développer avec le temps. Wadheep. Taïben va s'arrêter pour salat maghrebs. Ça en va. Continuer be Ibn Allah alazza Wa Allah taala reprend wa a'lam. Taïb wa alsalam ala Rasulillah. Sallallahu Donc toujours avec toujours avec ces sept étapes de al Ces sept pièges de al-Shaytan du plus grave, du plus sérieux au moins sérieux on avait dit le premier c'est al kofra la mécréance si chaytane il réussit à faire tomber une personne dans la vraie mécréance mission accomplie pour le chaytane sinon la deuxième étape c'est les innovations ou bien ce qu'on appelle la Bida. La troisième étape, si la personne maintenant, elle s'attache tellement à Allah subhanahu wa ta'ala, à son créateur, elle craint Allah azza wa jal, elle s'éloigne de Al-Kufr. En passant, on a oublié de mentionner un point important ici. Lorsqu'on parle de Al-Kufr, on a dit que le shaytan, sa première étape, c'est qu'il essaye de te faire tomber dans la mécréance, dans le polythéisme et ainsi de suite. Il y a des gens que si on dit que le shaytan, parmi ses objectifs, c'est de te faire tomber dans le polythéisme, il y a des gens qui disent « Ok, tourne la page, ça, ça ne me regarde pas, ça ne parle pas à moi ». Parce que moi je suis un musulman, parce que moi je suis un croyant. Et ça c'est une erreur qui est sérieuse. Parce que chacun doit craindre de tomber dans la mécréance. Chaque musulman doit craindre de tomber dans le polythéisme. Nous avons l'un des meilleurs prophètes qui est Ibrahim, Abraham, alayhi as-salam, qui dit dans le Coran al-Karim, al Il demande à Allah azza wa de... Le protéger de l'adoration des idoles, du polythéisme, lui ainsi que sa descendance, lui ainsi que ses enfants. Donc il n'y a personne qui a ici une assurance, la vie que toi tu as assuré à vie contre la mécréance, contre le polythéisme. C'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te protéger. Passons maintenant à la troisième étape. Si toi tu t'attaches à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne veux pas commettre d'innovation, des choses bizarres dans la religion. Tu veux suivre la religion simple comme elle est, le Coran, ainsi que le message du prophète alayhi wa sallam. La troisième étape ici, troisième objectif, troisième tentative, tentative de Shaitan, c'est de faire tomber la personne dans les péchés majeurs. Donc C'est là où on va entrer dans le cadre des péchés. Il y a Des péchés qui sont des péchés majeurs Il y a des péchés qui sont des péchés qui sont mineurs Quand on dit péché qui est mineur Ça ne veut pas dire un péché qui n'est pas grave Les savants, les ulama ils ont dit Le concept même d'un péché c'est grave Parce qu'un péché c'est quoi C'est la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Les gens parfois ont peur de désobéir à leur boss Il m'a dit tu viens 5 minutes à l'avance Il m'a dit, tu viens 10 minutes à l'avance, parce qu'on a une réunion qui est importante. Est-ce que je suis payé pour ces 10 minutes à l'avance Non, tu n'es pas payé, mais tu dois venir quand même. Ok, je vais venir. Il ne veut pas désobéir. Désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est grave en tant que tel, parce que c'est désobéir au Créateur. Et si ce n'était pas, comme on a dit déjà, comme on a déjà mentionné ça, si ce n'était pas par la miséricorde d'Allah Azza wa que Allah est les pardonneurs et qu'il nous donne une chance après une autre. Si ce n'était pas la miséricorde d'Allah Azza wa il n'y a personne qui va exister sur cette terre. Parce qu'avec la première désobéissance, avec le premier péché, la personne sera punie par Allah subhanahu wa ta'ala. Il reste qu'il y a des péchés qui sont mineurs, des péchés qui sont majeurs, ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus graves que les péchés qui sont mineurs parce qu'ils touchent à certains dégâts qu'ils ont Considérable dans la vie, comme boire de l'alcool, la fornication, tuer quelqu'un, la magie, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des péchés qui sont majeurs. Si un shaitan réussit à faire tomber la personne dans un péché qui est majeur, elle vient aussi de, de faire un grand pas. Parce que un péché qui est majeur, c'est quelque chose qui va grandement affecter la foi de la personne. Qu'est-ce que le prophète, alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith authentique, qui est dans le Sahih Muslim Celui qui commet la fornication ne va pas la commettre en étant mu'min. En étant un vrai croyant, celui qui boit de l'alcool ou bien khamr en général, le vin et ainsi de suite, ne va pas le voir le boire en étant un vrai croyant. Wa huwa mu'min. Celui qui va voler quelque chose, qui va commettre un vol, qui est clair, ne va pas commettre le vol en étant mu'min. Qu'est-ce que Ibn Abbas anhu a dit Il a dit c'est comme si son iman va sortir de lui, il va être comme quelque chose qui va rester au-dessus de lui. S'il va se repentir, son iman va revenir à l'intérieur de, de cette personne et à l'intérieur de, de son âme. Ça veut dire que les péchés majeurs c'est quelque chose qui est grave, qui a un grand impact sur la foi de la personne. C'est pour ça que c'est le troisième objectif de as -Saitan. La même chose ici, il n'y a personne qui a une immunité à vie contre les péchés qui sont majeurs. S'il y a des gens qui disent « Ah, moi j'ai pris un vaccin, moi je suis quelqu'un qui a tellement de iman, le péché majeur c'est pas pour moi. » Non. N'importe quelle personne peut tomber dans un péché majeur, si Allah ne nous protège pas de un et si de deux on ne va pas être sur ses gardes, sur nos gardes, parce que comme on a dit ça ne prend qu'un seul moment de rafle, un seul moment de vulnérabilité, alors duquel tu vas un peu te reposer, tu vas dire je vais ouvrir certaines portes et le shaytan il va sauter à l'intérieur en un seul instant et les dégâts seront faits troisième étape si le shaytan essaye, essaye, essaye avec une personne X ou Y ou Z et qu'il n'y a pas de coffre, il n'y a pas d'innovation et même les péchés majeurs, cette personne elle craint tellement Allah Azza wa qu'elle ne commet pas de péchés majeurs qu'est-ce que le shaitan va faire la prochaine étape c'est quoi les péchés mineurs pourquoi les péchés mineurs qui pourrait nous dire pourquoi pourquoi est-ce que le shaitan va me dire Cette personne-là, rien qui fonctionne avec cette personne veut changer de, de cible, oui. Plusieurs péchés mineurs vont faciliter, de, de, un, vont faciliter le chemin vers les péchés majeurs. C'est l'une des différences entre les péchés mineurs et les péchés qui sont majeurs. Les péchés mineurs, en général, c'est des choses qui vont commencer à ouvrir des portes vers les péchés qui sont majeurs. Parce que vous comprenez que le, le, les péchés majeurs, en général, okay, Allah Azza wa Jal, nous a donné beaucoup, en général, un péché majeur pour le faire, il faut, il faut de l'effort il faut du travail, c'est pas comme les péchés mineurs et la moitié de cet effort, c'est un effort qui est psychologique contre ta propre conscience contre ta propre conscience, contre ton propre, en passant ça c'est un mot clé très important, c'est dans, dans le livre, mais ça va nous prendre beaucoup de temps avant d'arriver à ce chapitre donc en parler très brièvement Inch'Allah Ta'Ala Composante très importante de notre religion Qu'aujourd'hui ça n'existe presque plus Alors que c'est l'une des branches de la foi Le prophète Tadras nous a dit très clairement Que c'est l'une des branches de la foi C'est quoi cette composante al haya C'est quoi le haya La pudeur Haya, il y a des gens qui traduisent ça comme étant Être gêné C'est pas être gêné okay Même s'il si, y a certains, certains symptômes Certains symptômes visibles de la pudeur qui pourraient être comparables à une forme de gêne. Mais ce n'est pas être gêné, parce que être gêné, c'est soit que tu es tellement embarrassé, euh, tu as fait quelque chose de mal, ou bien il y a des personnes qui s'y qui connaissent beaucoup plus que toi, et ainsi de suite, ou bien quelqu'un qui manque de confiance de soi, la pudeur c'est autre chose. La pudeur, le prophète Sarrasim l'a dit, c'est l'un des... C'est l'une des branches de la foi. Et il a dit le prophète wa sallam, la pudeur ne vient qu'avec du bien. Et vous savez c'est qui la personne qui avait le plus de pudeur à travers l'histoire. <coughs> Notre prophète. <coughs> Encore une fois, pour les personnes qui pourraient penser que la pudeur, c'est pour quelqu'un qui manque de confiance, pas quelqu'un qui est faible. Non, non, non. La pudeur, c'est la foi. C'est ça la pudeur. La pudeur, c'est la foi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam C'était la personne Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Pourquoi est-ce qu'on dit ça On vit dans un monde aujourd'hui Qui ne donne aucune importance à la pudeur okay? Il y a des gens lorsqu'ils veulent ils y il y a, y a pas de haya dans la religion C'est tellement, tellement un mensonge Les gens qui disent la C'est C'est incroyable « Haya » ça fait partie de la religion, c'est l'une des branches de la foi. Oui, dans le hadith, l'une des sahabiètes, elle a dit « Inna allaha na istahhi mina al-haqq haq Il n'y a pas de « haya » lorsqu'il s'agit de dire la vérité, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui, qui est la vérité. On, on, va, on va la dire. Il n'y a pas de « tabou » dans la religion, entre guillemets. Pour apprendre notre religion, on pose toutes les questions, même les questions les plus intimes, parce que le prophète nous a parlé de, de tout. Si quelqu'un, comme il y a plusieurs personnes... Bon, dans sa vie en général, il n'y a pas de Haya, mais lorsqu'il s'agit de la religion, on va être trop gêné pour demander des questions. Et là, il y a des gens qui ne savent pas comment faire le roussel, comment faire le bain rituel, comment faire le roudou. C'est quoi qui annule le roudou C'est quoi qui n'annule pas C'est quoi qui fait en sorte la personne Mais là, le problème, c'est que si tu fais ta prière et que ta prière n'est pas valide, on a un grand problème. OK Mais on ne parle pas de ça. On parle d'un autre domaine ici. Des gens, beaucoup de personnes de nos jours, c'est devenu cette tendance. Quand il n'y a pas de Haya, il faut être ouvert. Et là, il y a des gens qui parlent, excusez-moi, je ne sais pas comment expliquer ça, parce que je ne veux, veux pas aller trop loin là, mais il y a des gens qui, lorsqu'ils parlent aux autres, excusez-moi, mais c'est comme s'il est en train de parler à son épouse. Okay, il parle de tout et de n'importe quoi, et même le tout et le n'importe quoi, on en parle avec les, les mots les plus clairs et les plus vulgaires. Alors que ce n'est pas comme ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris notre religion. C'est pas comme ça que le Coran aussi nous a appris notre notre religion. Écoutez lorsque Allah Azza wa all, il parle de la relation entre un homme et son épouse. Hunna libasun lakum wa antum libasun La beauté du Coran, c'est le haya. Même Hayyun Même Allah Azza wa all, il est Hayyun comme dans le hadith authentique. Allah Azza wa all, il utilise Les meilleurs mots ici. Pour nous faire passer notre religion. Encore une fois, si tu lis le Coran, tu vas voir que dans le Coran, ça parle de tout. Même des questions les plus intimes. Mais avec les mots les plus discrets. Vous comprenez Vos épouses sont comme des vêtements pour vous. Et vous êtes des vêtements pour vos épouses. Regardez ici, le choix des mots. Il y a aujourd'hui des musulmans, même lorsqu'il s'agit de parler de la religion, ils vont parler de façon tellement, tellement vulgaire sans parler des vulgarités ici que les gens utilisent juste aujourd'hui on avait la khoutba s'il y avait des personnes qui étaient présentes un bon hadith du prophète sallalahu alayhi wa sallam que laysa al-mu'minu bil-fahish wa la bil-badhi wa la bit-ta'an wa la bil-la'an le croyant ce n'est pas quelqu'un qui est fahish Vous savez c'est quoi c'est quoi fahish mutafahish quelqu'un qui a une langue qui est sale qui dit toujours des mots qui ne sont pas mor mor moraux et qui sont contraires à la morale at-tafahush Croyant doit soigner ses mots. Ta kalam. «Wa kuulu linnasi husna», comme Allah Azza wa Jai lade. Dire des, des choses qui sont belles. Savoir utiliser ses mots, ça va choisir ses mots. Pas dire du n'importe quoi. Pourquoi Parce que les mots, en réalité, écoutez bien ça, les mots, c'est un miroir. Ça va refléter tes actions. Ça va refléter ta personnalité. Ça va avoir un effet sur tes propres actions. Et le shaitan, s'il réussit à t'enlever la pudeur, s'il réussit à t'enlever le haya, la prochaine étape, c'est les péchés mineurs, après ça, les péchés majeurs. Pourquoi D'où est-ce qu'on a ramené ça Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça Non. Il y a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna mima adara kan nasu min kalam in nubu'ati oula idha lam testahyi, fa fa'al machi'at. » Le prophète sallallahu alaihi wasallam dit que des restes, des paroles qui restent des premiers prophètes avant lui, ça veut dire des, des paroles de vérité, vérit Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Il y a des gens que peut-être ils ne craignent pas Allah. Mais avec par pudeur, je ne peux pas faire telle chose. Ce n'est pas bien. C'est contraire à la morale, c'est contraire à la conscience. Ça va affecter mon image. Mais quelqu'un qui n'a pas de haya, qu'après ça, il ne craint pas Allah, il n'y a plus de limite. Donc, première raison pour, pour laquelle les péchés mineurs, c'est aussi sérieux que les péchés majeurs, c'est parce que les péchés mineurs, c'est... Un chemin vers les péchés majeurs. Deuxième raison, c'est quoi C'est que les péchés mineurs, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a donné comme exemple pour ce qui est des péchés mineurs Écoutez bien ce hadith, hadith authentique. Il a dit « Al-muhakkarat minad-dhanoub » Il les a appelés « Al-muhakkarat ».« Al-muhakkarat », ça veut dire que c'est les péchés que nous sous-estimons. Les péchés que nous sous-estimons. Je n'ai rien fait de grave, moi, je n'ai pas tué quelqu'un aujourd'hui. C'est quoi C'est un péché, ça arrive. Tu dis « c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'il dit le prophète à, à propos de ça Il dit que c'est comme un groupe de personnes qui étaient en voyage et ça ils ont dit ah, on doit cuire notre nourriture ou bien notre pain ou autre chose. Ils sont tous partis chacun a ramené une petite branche et là ils ont allumé un feu chacun a jeté une branche, une autre branche là ça a fait un un grand feu. Au début chacun avait que Une seule branche, est-ce que tu peux faire un grand feu avec une seule branche Non. Mais tout un groupe de personnes, chacun a une branche, une autre branche, là ça a fait un feu. La même chose, il dit le prophète, sallallahu alayhi al sallam, ses péchés mineurs, elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent sur la personne jusqu'à ce que la personne va périr en quelque sorte. Est-ce que c'est clair jusqu'à date Est-ce c'est clair Donc toutes ces, toutes ces quatre étapes de Shaytan pour nous égarer du chemin d'Allah et nous emmener vers l'enfer. C'est pour ça les ulama en passant lorsqu'on a dit, lorsqu'on a parlé des péchés mineurs ici et des péchés majeurs les savants ils ont une belle citation ils disent La astirfa. Il n'y a pas un péché majeur avec le repentir. Il n'y a rien en d'autres termes parce qu'il y a Je pense que c'était la dernière séance ou bien la séance d'avant, si je me rappelle bien. Il y a quelqu'un qui est venu demander une question après la halaq. Il a dit, mais tel, même, même tel péché, Allah, il le pardonne si la personne veut le repentir. Oui, oui. Tout, tout inna Allah hayar Si le repentir, il est sincère, Allah, il pardonne n'importe quel péché que tu peux imaginer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un péché, écoutez bien ça, il n'y a pas un péché qui est trop grand pour Allah. Est trop, qui est plus grand Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un péché qui est plus grand que le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour la personne qui fait le, le repentir. Toutes les erreurs sont pardonnables par Allah, azza wa ta tant que la personne va retourner vers Allah avant sa mort, tant qu'elle est vivante. Donc, la kabira tam'a Pour quelqu'un qui fait le stirfa il demande le pardon d'Allah, il n'y a, a, a pas quelque chose de, qui est trop grave et qui est trop majeur. Et ils disent les savants, « Wala sarira tam'a » et il n'y a pas de péché mineur avec insistance. Celui qui persiste à toujours faire le même péché, même si c'est un péché qui est mineur, il va devenir un péché qui est majeur. Vous comprenez Prochaine étape, prochain objectif de Shaitan, al ah, khamisatou wa hiya'aqabatul al-mubahat. Là aussi, c'est intéressant et c'est bien pertinent pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Al-mubahat, c'est quoi, al-mubahat Al-mubahat, c'est le halal. Quelque chose qui est halal, qui est licite Qu'est-ce que je fais Je ne fais rien de mal Est-ce que c'est -ce est haram Non, ce n'est pas haram, alors laisse-moi tranquille Ok, mais là vous savez quoi c'est le shaytan Il échoue Lors des 4 étapes antérieures à cette 5 étape Il va venir te dire Écoute, toi tu es quelqu'un qui craint beaucoup Allah Tu ne prends pas le haram Tu ne commets pas de péché majeur, pas de péché mineur Pas de coffre rien du tout Alors toi tu mérites bien de profiter au maximum de cette vie. Ok Donc là, on va entrer dans le mubah, dans ce qui est halal, dans ce qui est licite, mais pas seulement pour en profiter, mais ça va devenir toute ta vie. Attawassu'u fil moubahat. Moi, je vais acheter une voiture de luxe très chère, et une deuxième voiture de luxe, et une troisième Et une quatrième, et une grosse maison avec telle chose et telle chose. Elle les habite toujours la meilleure marque et de de, de nouveau habite à chaque semaine. Quelqu'un va nous dire mais c'est quoi le problème? Halal Yari, pourquoi tu veux lui dire Halal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qui pourrait nous dire c'est quoi le problème? Qu'est-ce que ça s'amène vers quoi exactement? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Muntas, première chose c'est Tu vas commencer à bien t'établir dans cette vie du bas-monde. Là, tu t'es bien installé, ok Là, qu'est-ce qui va arriver Tout ton poids, il commence à s'attacher à la dunya. Là, tu vas aimer la vie d'ici-bas. Et le point, ici, le point central, si on peut dire ça, le point de bris, ou bien d'échec de la personne, c'est quoi C'est le moment lors duquel elle va commencer à préférer cette vie du bas-monde par rapport à la vie de är är Ah, Quran Allah den här världen, de känsliga, på de ögon som du vet i ansiktena, det är något som är något som är något som är något som är något som är något som är något som är något som är något som är något som är toute ma vie, je suis assis sur un fauteuil. Pourquoi est-ce que nous, on va lire des versets comme ça et ça ne nous affecte pas Alors que ça affectait grandement les, les premiers croyants, les grands croyants, comme les sahabas du prophète alayhi Parce qu'ils ont tellement fait pour leur religion. Et avant tout cela, le prophète alayhi prophète sallallahu alayhi sallam, Allah, il lui a pardonné tous ses péchés. Et là, Aïcha elle dit, l'épouse du prophète sallallahu alayhi sallam, elle lui dit, « Ya Rasulallah, Allah subhanahu wa ta'ala, pardonné tous tes péchés, le paradis t'est promis. Et malgré cela, Tu fais la prière de la nuit jusqu'à ce que ses pieds ont commencé à avoir quelque sorte, comment, comment est-ce qu'on peut exprimer ça là Des, des, des, des traces d'usure en quelque sorte. Parce que le prophète ça faisait de longues heures de prière la nuit. Alors le prophète ça, ça me disait « Afala akulu abdel shakura » et il y a certains si, bien sûr il y a des livres qui ont été écrits là, des livres de plusieurs tomes sur Qiyam ou la prière de la nuit des, des pieux dans le temps et que certains parmi eux ils faisaient tellement des heures de prière la nuit lorsqu seraient, lorsque c'est le matin lorsqu'ils se réveillent le matin mais lorsque c'est le temps d'aller faire le Fajr là ils se mettaient par terre et ils mettaient comme ça ses pieds vers ses pieds sur le mur pour que le sang retrouve en quelque sorte son cours qui est normal Alors des gens comme ça, c'est normal que lorsqu'ils vont lire « alal ara iki yanduroun » Ils attendent ça les fauteuils auprès d'Allah Azzawajal dans le paradis Mais quelqu'un qui a tellement Pris la peine de profiter de la dunya Et la dunya, il laisse moi tranquille C'est le halal, ok c'est le halal, alhamdoulilah C'est moins pire que quelqu'un qui fait le haram Il n'y a personne qui t'a dit que tu es en train de faire quelque chose de mal Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ici à cette étape On ne parle plus du haram Mais on parle que le shaitan Est en train de te préparer pour autre chose. C'est quoi autre chose Soit l'attachement à la dunya. L'attachement de la dunya, il te fait oublier la akhirah. Problème avec l'attachement de la dunya aussi, c'est quoi C'est que si demain demain tu vas perdre la dunya, quelqu'un va me dire « Mais moi, Allah m'a donné beaucoup de richesses, alors je peux me permettre une voiture de luxe et la deuxième et la troisième, je ne peux pas vivre sans ça. Moi, je ne vis qu'avec le luxe. Problème, si demain quelque chose t'arrive et ta richesse, elle va partir. Qu'est-ce que tu vas faire Si tu n'es pas, si pas habitué à vivre un peu sans ce luxe, ne serait-ce que par certains moments. Qu'est-ce que tu vas faire fort probablement Quel va être ton prochain recours Chercher le haram. Ok Récupérer ton luxe même si je vais le faire à travers le haram. La dunya beaucoup de moubah, encore une fois, on n'est pas en train de dire ok que okay, c'est interdit le luxe. Il n'y a personne qui peut interdire ce que Allah il a rendu le luxe, il, il, il t'a rendu licite. Mais le problème, c'est lorsque on en prend trop, tu dois te préparer, tu es un être humain, encore une fois, tu deviens super vulnérable. Tu as peur de perdre Ce luxe que tu as, ce luxe va te faire oublier Allah. Azzawajal, tu n'as pas beaucoup de temps pour les bonnes œuvres, pour les amen asalih, as et ainsi de suite, il va te faire oublier le vicre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le moubah en général, il vient aussi avec des soucis, il vient avec des problèmes. Et ces problèmes-là, à droite et à gauche, on va commencer à baigner dans le shabouhad et on commence à se rapprocher encore une fois du, du haram. C'est clair Oui. Non, bien sûr, mais très, très, très, bonne, très, très bonne question. Prophète Suleymane, alayhi sallam. Première chose, prophète Suleymane, alayhi sallam, c'est une exception. À travers tous les prophètes, c'est une exception. Suleymane, alayhi sallam. C'est pour ça qu'Allah, a donné au prophète, sallallahu alayhi sallam, le choix, notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi sallam. Tu veux être un messager qui est un serviteur ou bien un messager qui est un roi, comme Suleymane, alayhi sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi sallam, il a choisi... La première. Ça veut dire être un serviteur d'Allah et pas être un roi. Allah Azza wa Jal, il a fait une exception pour Suleymane a.s. Pourquoi cette exception Allah Ta'ala a'lam de un, de deux peut-être parmi les sagesses. On ne peut pas donner la réponse définitive, on ne le sait pas. Mais on peut méditer là-dessus. Parmi les réponses possibles à ça, c'est que Allah Azza wa Jal, malgré tout... Pour que si quelqu'un dise, oh mais regarde, ceux qui oublient Allah à Zawodel, ils ont toujours le pouvoir ils ont la puissance et ainsi de suite. Non. Moulkan Quand je me rappelle du verset, Inshallah. Mais le verset dit très clairement que Allah à Zawodel, il a donné à Sulaiman, Alayhi salam, une royauté, une puissance, une richesse que nul n'avait. Och hämt limmulkan la ymbar i l min ba'li. Voilà. Il n'y a personne après Suleymane a.s. qui peut avoir la royauté, la richesse, la puissance comme Suleymane. Donc même si quelqu'un te dit mais tu sais quoi La religion en fait, celui qui croit en Allah, c'est toujours ceux qui croient en Allah qui vont avoir la puissance. Non, non. Allah a fait en sorte que la personne, le roi et le dirigeant et la personne la plus puissante, la plus riche qui existait sur cette terre c'était un prophète. Ce n'était pas quelqu'un qui va suivre le shaitan, c'est quelqu'un qui a suivi Allah Azzawajal parce que c'était un prophète. De un. Et de deux aussi, Suleyman Salam, c'est un prophète. Notre foi, ce n'est pas comme la foi d'un prophète. Le prophète n'est pas vulnérable comme nous. Là. Le prophète n'a pas peur de, de, de commencer à commettre les péchés, oublier Allah parce qu'Allah Azzawajal. Et en plus de ça, tout cela, c'est Allah Azzawajal qui lui a accordé. C'est pour ça que si on va lire dans la richesse de Salam. Suleiman Suleyman Salam, sa richesse était très spéciale. Il contrôlait Al Jin, il contrôlait. C'est pas une richesse de seulement se faire du business, de l'argent comme ça. Vous comprenez? Non. Donc finalement, Ensemble, fait, comme on a dit, le halal, ce qui est licite, il y a personne qui peut te l'interdire. Mais pas venir ici pour, dans la halakah pour te dire que même le licite doit être interdit. Si tu réussis à avoir le licite, à t'éloigner du haram très bien. Hamdulillah. Mais juste fais attention. Si tu commences à trop prendre d'espace. Si le halal commence à trop prendre d'espace dans ta vie, trop de luxe et ainsi de suite, comme les gens qui veulent qu'à chaque semaine il y ait un voyage quelque part. Je parle ici bien sûr des gens qui sont riches. Okay Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Chaque semaine un voyage, chaque semaine, je ne sais pas moi, des bijoux, chaque semaine telle chose. Mais si toute ta vie ça va être des vacances et des voyages, qu'est-ce que tu vas faire pour la akhirah C'est quand que tu vas travailler pour la akhirah Comprenez Ça va te retourner contre toi. Si ça ne fonctionne pas, si Asheran ne réussit pas, si eh, il fait partie, il fait ici face à quelqu'un qui est tellement résistant. Il a le zoh dans la dunya, s'éloigne dans la dunya, n'est pas tellement attaché à la dunya. On dit pas qu'il faut être pauvre, ok On dit pas qu'il faut être pauvre, mais comme les savants disent, la meilleure chose idéalement, c'est pas à nous de choisir, On okay? C'est pas, on peut pas choisir notre vie dans tous ces détails, mais on peut espérer. La meilleure chose pour la personne, c'est quoi disent les ulamas, les savants, appellent ça « al-kafaf ». C'est quoi « al-kafaf » Assez riche pour être pauvre et pas trop riche pour ne pas tomber dans « al-tauriyan » et dans la transgression et l'arrogance et ainsi de suite. Ça veut dire « tu vis à l'aise »« Alhamdoulilah, vivre à l'aise »« Rizqu'u kamina Allah »« halal » Ça c'est de ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. Encore une fois, ce n'est pas une imposition. Les ulama, ils ont dit ça. C'est ce qui est idéal. Mais le plus important, avant et après tout, c'est de vivre, bien sûr, dans le halal et de s'éloigner dans le haram. Taïb, la prochaine étape, qu'est-ce que le shaytan, il cherche écoutez bien ça. Ça aussi, c'est très intéressant. Si le shaytan voit que toi, tu es tellement sérieux dans ta religion, tu t'attaches tellement à faire les bonnes choses, qu'est-ce que le shaytan va te faire croire Qu'est-ce qu'il veut te faire atteindre comme objectif ou bien comme état, tu vas faire les bonnes œuvres, pas de problème. Passe ton temps à faire les bonnes œuvres. Mais qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire les moins bonnes œuvres au détriment des meilleures bonnes œuvres. Al-Mafdoul minata'at wa tatruku al-fadil Parce que les bonnes œuvres, tout comme les péchés ne sont pas tous au même niveau, il y a des péchés qui sont des péchés majeurs, il y a des péchés qui sont mineurs, okay Les bonnes œuvres aussi ne sont pas tous, toutes oh, au même niveau. Il y a de bonnes œuvres et il y a de bonnes œuvres qui sont encore meilleures. fard et Mafdoul, qui pourrait nous donner un exemple, qui, qui montre un, un bon contraste ici entre le Fardelou et le Mafdoul, un bon contraste, un beau exemple de contraste entre une bonne œuvre et une autre bonne œuvre qui est beaucoup meilleure. Oui, Arkie. Priez al-fajr et priez al-fajr al-sunna. Ok. Bon exemple, mais on veut un exemple qui va nous montrer ici la contradiction. Ça veut dire t'as as, as raté une au profit de l'autre. Oui. Très bon exemple. Excellent exemple. Quelqu'un qui a déjà fait le hajj, qui a déjà fait le, le pèlerinage. Va faire un deuxième pèlerinage. Moi je vais me rapprocher d'Allah et ainsi de suite. Alors que cette personne peut-être a dans sa famille très proche des gens qui des gens qui vivent dans dans le grand besoin entre eux, aider ces personnes là qui sont dans le grand besoin et entre eux, aller pour un deuxième pèlerinage optionnel quelle serait la meilleure chose hmm? aider les personnes qui sont dans dans le besoin qui font partie de ta famille c'est la Torah c'est clair on va donner un autre exemple peut-être plus plus Quotidien est plus proche de la réalité Puisque Ramadan, inshallah c'est pour bientôt inshallah Ça, ça arrive beaucoup, tout le temps Les gens Oui Par exemple Ou bien quelque chose qui arrive encore plus fréquemment C'est les gens Bon, ils, ils mangent leur Et part et tout là il prend le temps là, parce qu'il veut je veux bien me reposer pour Tarawih ce soir et tout là il arrive au messie dans le courant à la mosquée en retard là il voit des gens qui sont en train de sortir qu'est-ce qui s'est passé ils ont commencé taraawih non non non il vient de finir salat lisha ok hamdulillah <rire> c'est quoi qui est meilleur isha ou Tarawih isha isha c'est l'obligation Tarawih, c'est sunnah ok parce qu'il y a des gens parfois que si tu pries isha Ramadan, tu pries Richard, avec le groupe, depuis le début, après ça tu sors juste après Richard, il y a des gens qui te voient étrangement comme ça. Qu'est-ce qu'il a lui Tu ne pas prier Tarawih. Tu n'as pas à prier Tarawih. Tarawih c'est une sunnah et selon certains ulamas, si tu es capable, on dit bien si tu es capable, ça veut dire quelqu'un qui sait bien lire le Coran et qui a la détermination, qui n'a pas besoin de toute la foule pour se sentir motivé, il y a des savants qui disent que c'est mieux, mieux de prier tarawih à la maison. Parce que c'est plus sincère entre toi et entre Allah. Ce n'est pas une condition de la prier dans le masjid. On ne dit pas que tu ne pries pas dans l'attention. Parce qu'il y a des gens, quand même, le shaitan va dire « Ah, il, a, il se rappelle la halaqa, il a dit taraweeh, il est mieux à la maison. » Donc, ne va pas tarawih cette année, prie à la maison. Puis là, il ne va jamais prier à la maison. Ramadan est parti, il a perdu les deux. L'exemple qu'on a donné ici, c'est quoi C'est la comparaison entre soit Isha ou bien Tarawih. Si vraiment je n'ai pas le temps moi, si j'ai pas le temps ce soir, si je suis pressé par le temps, je travaille demain, c'est quoi la meilleure chose à faire Fais ton iftar, repose-toi un peu, rapidement assure-toi d'être présent pour Salat. al isha ça c'est l'obligation. La meilleure chose auprès d'Allah Azza wa Jalla. Tu as prié jama'a dans le masjid Excellent, Alhamdulillah l'énergie du temps tu veux continuer taraïḥ ou un peu taraïḥ c'est bien hamdoulah t'as pas c'est pas grave tu veux revenir chez toi prier deux trois rak'a a, quatre rak'a a, six rak'a a, te reposer c'est pas grave comprenez ça c'est un exemple entre le fard et loin el le shaitan il va te dire je sais que toi t'es tellement motivé pour ce ramadan et tout ce soir c'est taraïḥ c'est khatma. ou bien la même chose à la place ça aussi ça arrive c'est des exemples qui se répètent toujours à la place que la personne se concentre sur Asalet salat, okay, je suis présent, je vais faire le tarawih, pour avoir le khouchou, nous rapprocher d'Allah, avoir le hadr, non, il y a des gens, ça, ça arrive toujours, surtout avec les jeunes. Je vais faire le tour de la ville, à chaque journée, un nouveau masjid. Pourquoi « La quête de la plus belle voie ». C'est comme si lui, il est, le, je sais pas moi, le chef, le gérant d'un concours de la plus belle voie du Qur'an. Et là, chaque jour, dans une, un nouveau masjid, donc là, qu'est-ce qui arrive Chaque jour, il arrive en retard, et là, il ne savait pas, et là, il n'a pas trouvé le stationnement. Alors que, si tu as cherché, « Masjid, proche de chez toi », Tu vas, tu arrives un peu, si c'est possible, un peu tôt. Tu lis un peu de Coran. Tu as commencé ça salat tarawih avec tout le monde. Jusqu'à la fin, déjà, ils essaient deux masjids en une seule nuit. En fait, quand tu ici, après ça court, va attraper l'autre là-bas, va essayer tout là. Yep Tu n'as pas fait de mal. Tu n'as pas fait quelque chose haram. Alhamdoulilah, tu es entre un masjid et un autre masjid. Mais le shaitan, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas Il t'occupe avec quelque chose qui est moins importante Pour que tu rates quelque chose qui est beaucoup plus importante. Toujours, shaitan, toujours. Quelqu'un, la même chose, quelqu'un mettant, dans une famille, tu as trois, quatre frères, ok, tu n'es pas tout seul, parce que si tu es, si tu étais là, le seul enfant, là, ça devient une obligation sur toi, on parle pas de ça. Parle s'il y a 2 3 deux, trois, quatre, cinq frères et sœurs. Là, ils ont des parents qui sont très malades. Ils ont besoin de quelqu'un de prendre soin d'eux. Et notre ami, lui, va dire, pas grave, c'est mon frère qui va prendre soin de mes parents. Moi, qu'est-ce que je vais faire J'allais rester dans le masjid, faire le deck, un peu comme ça. C'est bien de faire le deck dans le masjid. Mais c'est qui qui a pris ici le gros bonus de Berul Walidey C'est ton autre frère, ou bien ton autre soeur. T'as raté l'opportunité. C'est ce qu'on appelle Al-Fadil wa.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 Al-raqabatu s-sadisa. Fa-inna ja minha. Ja. Si, maintenant, si tu as échappé à toutes ces étapes, la première, la prochaine et dernière étape de shaitan, c'est quoi? Il va te déclarer la guerre. Yusalli alayka leika li Les awliya, les alliés de shaitan, shayatin, al-inshi, wal Ils vont être derrière toi. Leur objectif, c'est quoi C'est de te faire détester ta vie. De te faire détester ta vie. Et là, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. Mais c'est à toi de faire un travail. On va donner ici un exemple typique. L'exemple typique, juste aujourd'hui, avait un frère qui me posait une question sur ça. Il y a des gens qui souffrent de ça. ça S'appelle Al-Waswes. al, -Ouest -Ouest al -Ouest -Ouest pas Al-Waswes au sens général, mais Al-Waswes, ça veut dire que le shaitan, il est en train de te donner des fausses inspirations sur du tout et du n'importe quoi juste pour te mettre de l'inquiétude dans ton esprit, juste pour te déstabiliser, juste pour... Comme il y a des gens qui ont le west, -West dans le wodo, par exemple. Je connais un frère dans un masjid, un masjid, parmi les masjids, <rire> ça c'est un masjid avec une petite pièce de wodo, ok il n'y a, a pas beaucoup d'espace pour faire le wodo. Donc là, parfois, 5 minutes avant salat, il y a des gens qui font le wodo. Ce frère, lorsqu'il rentre pour faire le wodo, Là, tu es en train d'attendre, en d'attendre. Parfois, cinq minutes, dix minutes qui passent. Est-ce que ça prend... Je me disais toujours, pourquoi est-ce que ce frère prend tellement de temps pour faire son houdo Ça ne prend pas cinq minutes, ça ne prend pas dix minutes, c'est impossible. Mais là, il s'est avéré que non, parce que le frère, il a l'ouassouas. Personne qui est en l'ouassouas, commence le houdo après... Non, non, non je ne pense pas que j'ai bien fait, je vais, je vais refaire le houdo, la deuxième mm. fois. Et ça, en partie, c'est le shaitan Et en partie aussi, c'est manque de connaissance, de compréhension de la religion. Parce que la religion d'Allah elle, elle est simple. La même chose, il y a des gens qui font un salat, même dans la salat. Il y a des gens qui font un salat lorsqu'ils terminent la salat. Je pense que ma salat n'est pas, pas acceptée. Je ne pense pas que j'ai bien fait le wodo. bien Je ne pense pas que j'ai récité. Ok, je vais refaire ma salat. Il y a des gens qui refont la salat 3, 4, 5, 6 fois. Pour rien du tout. Parce que si tu, crois, si tu connaissais la sunna du prophète, tu vas savoir qu'il y a des solutions à tout, que ce soit pour ce djoudsah ou pour quelqu'un qui a oublié a prosternation pour réparer l'ensaline, que ce soit pour le hodo. On a toujours la règle dans la religion qui dit que tu vas toujours avec le presque certitude. Même si tu as un, un petit doute, tu l'ignores. Parce que ça peut venir de Shaitan. Ce n'est pas pour n'importe quel doute dans ta prière. Ah, est-ce que j'ai perdu mon hodo Peut-être je... Non, non ta salette. Les savants ils disent Sauf si tu es capable de dire par Allah Je jure par Allah que j'ai perdu mon oubou Si je ne suis pas capable de faire ça Continue ta salat Parce que Shaitan va venir Et va te faire croire Et, les et ainsi de suite Ça c'est des exemples de Wasawis à Shaitan Shaitan il ne va pas te laisser tranquille Mais toi aussi tu dois faire ton rôle Pour t'éloigner de Shaitan Rajim, entre autres par le dykr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Taï. Passons maintenant au deuxième ennemi, très brièvement, inshallah, pour finir à l'heure. Il nous reste une vingtaine de minutes, Inch'Allah. Le deuxième ennemi, qui est aussi sérieux que a shaytan, si ce n'est pas encore pire que le för Parce que le vrai centre de contrôle se trouve où? à l'intérieur, c'est ton cœur, c'est à l'intérieur comme on a dit, Shaitan il est à l'extérieur s'il trouve une porte qui est ouverte il va entrer et va prendre le contrôle de de ton cœur mais là il faudrait qu'il y ait un allié de l'intérieur vous comprenez un allié de l'intérieur qui va lui ouvrir les portes, c'est qui cet allié de l'intérieur c'est une partie de notre nefs qui est vulnérable qu'on appelle un c'est nos faiblesses en tant qu'être humain toute personne, Allah Azza wa lui a accordé une partie de son âme qui contient des faiblesses, qui est vulnérable qui est de l'intérieur même oh, « Al-hawa » appelle ça « Al-hawa »« Inna al-nafsa la ammaratum illa ma rahima rabbi »« Al-hawa » les passions, ce n'est pas quelque chose qui est mal, attention ici en islam, différence entre l'islam et entre d'autres religions en islam de concept même de spiritualité, et ça c'est parmi les points les plus beaux de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on parle de spiritualité en islam, le but de la spiritualité en islam, ce n'est pas de faire d'un être humain un ange, ce n'est pas possible, et ce n'est pas aussi d'enlever l'humanité de l'être humain, ce n'est pas l'islam ne cherche pas à d'extraire tes passions de toi, tes tentations, que ça sorte, ça ne va jamais arriver. C'est quoi l'objectif en islam C'est que les passions, les tentations, les faiblesses de l'être humain, qu'elles soient contrôlées, maîtrisées, c'est tout. Qu'il y ait un cadre. Ce cadre-là, c'est le livre d'Allah subhanahu wa taala et le message du prophète et la crainte d'Allah subhanahu wa taala. Si ce cadre, il existe, t'as pas à craindre les patients, parce que tu es un être humain, être humain il est faible de par sa nature maintenant, l'important ici c'est de reconnaître la faiblesse de l'être humain pourquoi parce que encore une fois pour faire le lien avec le monde dans lequel on vit parce qu'on vit dans une heure qui est très spéciale en passant, okay parce que c'est un monde dans lequel yani, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont pris de l'émergence qui existaient dans le temps dans les autres nations avant nous mais de façon partielle, de façon modérée, mais de nos jours, là, c'est sorti comme des montagnes. Entre autres, cette fameuse question de l'ego. Là, vous allez trouver que les gens, les best-sellers, les livres, les séminaires que certains pseudo-experts donnent pour parfois des gens, ils sont parfois prêts à payer des centaines de dollars pour une journée, des milliers de dollars. Pourquoi « Build your self-confidence ». Je ne sais pas quoi, toujours ça parle, toujours la confiance, que toi tu peux, le fameux encore une fois, tout se résume au fameux, parce que ce slogan, pourquoi est-ce qu'il a fonctionné, pourquoi est-ce qu'il était vendeur, c'est justement à cause de la nature du monde dans lequel on vit, le fameux « Yes, we can oui, ».« Yes, we can », il y a beaucoup de personnes là, ce « yes, we can », il l'a vraiment au plus profond de lui-même, « yes, I can »,« moi je suis capable de faire ». Et ça on te le fait croire à travers les médias, à travers la publicité aussi. La publicité, qu'est-ce qu'elle vend aujourd'hui Une promesse de réussite et de succès pour tout. Ok On te fait croire que la bouteille d'eau, si tu achètes une marque bien particulière, de bouteille d'eau, ça veut dire que toi, tu es un être humain très spécial. Si tu conduis un, une marque de véhicule bien particulière, tu es quelqu'un qui fait partie d'une classe, c'est différent des autres. On, on te donne tellement de mensonges, on te fait croire à tellement de choses et on est tous victimes de ça. Il n'y okay a personne qui peut se dire « non, non, moi ». On est tous victimes, mais chacun à un certain, certain degré. Parce qu'il y, y a des recherches qui ont prouvé qu'on est bombardé de plusieurs milliers de messages. Parfois, publicitaires par jour, sans même se rendre compte. Là. Tu ne te rends même pas compte. Les marques et les, ainsi de suite, les couleurs et ainsi de suite... C'est de façon inconsciente et de façon involontaire. Mais ça, ça pompe à l'intérieur. Mais qu'est-ce que ça pompe Est-ce que ça pompe du vrai Ça pompe du vide, de l'air. Ça fait en sorte que l'être humain il va se leurrer. Moi, je suis puissant. Moi, je peux faire moi. C'est pour ça que nous, toute la distinction ici, bien sûr, pour un vrai croyant qui sait de quoi il parle, cette petite phrase qui est quoi Qu'on répète toujours. Inshallah. Un grand sujet de nos jours. will volonté having avoir la bonne volonté l'islam il parle de la quran il parle de la volonté il a expliqué très simplement Oma att Shauna illa ej Sha Allah Rabbu al Si je veux, je peux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vrai Sant pas vrai. Parce que tu vas ajouter à la fin quoi? sant Si je sant? Si je är sant eller inte sant? Det är problème eller inte sant? Det är sant eller inte sant? Det är sant eller inte sant? Det är sant a droit d'avoir une volonté d'avoir une confiance en soi et ainsi de suite mais à condition que toi t'es un être humain Al-Abdu rabbu c'est pour ça qu'on dit toujours la Hawla wa la Quwwata illa billah c'est quoi la Hawla wa la Quwwata illa billah c'est quoi la Hawla Hawla c'est quoi Hawl Hawl c'est le changement la t'as pas le minh Halin on peut pas changer de situation on peut pas Passer de la pauvreté à la richesse, de la maladie à la santé, de l'ignorance à la connaissance, et ainsi de suite. De l'échec vers la réussite. وَلَا قُوَتَا Et on n'a pas de puissance, on n'a pas de force, de vraie force. إِلَّا billah. Sauf par l'aide d'Allah subhanahu wa ta. Si tu crois profondément en la حَوْلَ وَلَا il إِلَّا billah, Pas de problème, parle-nous de ta confiance en soi, parle de tout, il n'y a pas de problème. Mais si tu penses que toi... Tu es la réponse finale, la réponse ultime, encore une fois. On redonne cet exemple, encore une fois, parce que c'est un exemple qui est important. Okay? Allah Azza wa nous donne des exemples de l'histoire, des, des, des nations avant nous et tout. Pourquoi C'est parce qu'on doit méditer sur l'histoire. L'histoire, c'est notre courant, c'est notre avenir, sauf que l'histoire c'est déjà arrivé. Alors, tu peux prendre des conclusions sur ce qui va arriver demain, en quelque sorte, de l'histoire. L'histoire, c'est important. Quelle est la personne, en théorie, ok, en théorie, je ne pas créer de débat ici, je... En théorie, selon, on va dire, une grande partie de personnes, si on prend les choses simples, on ne veut pas entrer dans la philosophie, mais en théorie, c'est qui la personne la plus puissante sur cette terre, l'être humain le plus puissant, en théorie. Le président des états unis ok Encore une fois, il y en a qui vont faire un débat, non, mais... En termes de SBF, je ne vais pas ici parler, il y en a qui vont parler. Non, non, mais il y a, tu, tu vois, des sociétés cachées, toi, tu ne sais pas, ok Prenons les choses simples, ok Prenons les choses simples. Celui qui a accès au plus de ressources, en théorie, que ce soit des richesses à utiliser, des décisions importantes, c'est celui qui est assis sur une chaise qui s'appelle président des, des États-Unis. Bien sûr, tout ça, pour, on parle encore une fois à l'échelle des êtres humains. Allah Azza wa il est le plus puissant, subhanahu wa ta'ala. Et malgré ça, comme on l'a dit, et si on ne parle pas de ça en tant que question politique, on parle histoire, en tant qu'humanité. C'est quoi Qu'est-ce que l'histoire de l'humanité nous apprend comme, comme le sang Encore une fois, ce, ce, ce fauteuil de président des États-Unis, la position qui est en théorie, c'est la plus puissante, presque tout le Yes Weekend, quelques années plus tard, quand tu fais le bilan, c'était Non, you couldn't. Non. Même un simple régime d'assurance maladie va probablement disparaître. Ça, c'est quoi Ça, c'est une grande leçon. Qu'un être humain, il peut rien. Sauf par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça on se توكل على الله première chose ici c'est de reconnaître notre faiblesse en tant qu'être humain notre vulnérabilité notre vulnérabilité wa khuliqa al insanu dha'ifa Allah عز وجل dit que l'être humain il est faible pour conclure inchallah on va revenir sur ce sujet plus en détail la prochaine fois inchallah mais pour conclure la faiblesse de l'être humain elle vient de deux éléments principaux qui sont dans le Coran Allah عز il décrit l'être humain il dit wa al insanu il était un oppresseur c'est quoi un oppresseur oui après juste après ce point inchallah c'est quoi un oppresseur l'être humain tout être humain il a ses deux caractéristiques première caractéristique première faiblesse première source de faiblesse c'est ad-dholm c'est quoi ad-dholm c'est l'injustice L'être humain, il est valoum, Il est injuste en permanence. On ne parle pas ici de l'injustice de quelqu'un qui est juge et qui dit... Non, non. C'est l'injustice au niveau quotidien. De notre vie de tous les jours. C'est prendre des décisions, encore une fois, qui ne sont pas raisonnables. Même l'injustice envers soi-même. Quelle est la dernière fois que tu te rappelles que tu as vu un être humain qui a été injuste envers soi-même? On ne parle pas des, des péchés ou autre chose. OK? Hello citro baina nasi och baina Allah azza wa det är saker normal av de livet och de livet aujourd'hui donna don, en exempel qui pourrait nous donner en exempel quelqu'un qui était injuste envers soi-même excellent excellent exemple quelqu'un qui a mis des souliers à la place de de bottes, il a dit ah oh, il y a un peu de neige, c'est pas trop de neige. Après ça il va regretter. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis de de bottes aujourd'hui dans la montagne? Ok? La même chose, quelqu'un va dire, ah oh, mais c'est le printemps, c'est le mois de mars, alors je vais sortir avec un petit gilet. Là il y a le froid qui va l'attraper, là il prend une grippe et tout, il va dire, ah pourquoi est-ce que j'ai fait du mal à moi-même Ça c'est des exemples qu'on fait à tous les jours. L'être humain il est valum, chaque être humain il est injuste dans ses décisions à chaque jour. N'importe quel être humain, même celui qui prétend être le plus intelligent et le plus rationnel, pas vrai. Deuxième caractéristique c'est quoi Jahula. L'être humain il est ignorant et il est très ignorant. Même regardez, on est dans une université ici, la personne la plus instruite, la plus cultivée dans cette université allez me chercher là le le le, le poste doc qui a fait, qui a qui a lu je sais pas moi 10% des livres qui existent ici dans cette bibliothèque et je je sais des choses là de fou. Et cet être humain Toute cette connaissance, ce n'est que une goutte dans l'océan de vérité qui existe dans cet univers. Et même, juste comparé à d'autres êtres humains, là, si on va regrouper toute la connaissance de tous les êtres humains, on parle même pas de la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala, toute la connaissance de tous les êtres humains, ramener un professeur ici ou n'importe quelle personne super instruite, ce n'est rien du tout. Devant la connaissance des, de l'humanité en général. Alors l'être humain, ce qu'il ne connaît pas, c'est beaucoup plus que ce qu'il connaît. « Su'u taqdir », faire les mauvais calculs. Encore une fois, ça, ça c'est le meilleur exemple. Ce n'est pas de la politique, mais c'est le meilleur exemple. Référez-vous aux plus grands pays dans ce monde, les pays qu'on appelle, encore une fois, entre guillemets, les plus puissants. Les politiciens, et ainsi de suite, ils dépensent des millions, voire peut-être des milliards. Ils ont des centres de recherche, des statistiques, des études, là, super, avec, avec des outils incroyables. Malgré ça, ils font parfois des trains de décisions qui sont... Ridicule. Pourquoi Tu veux faire quelque chose Tu penses que ça va être le bon résultat après ça Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait On n'a pas pris cet élément en considération. Ça, c'est l'être humain. Est-ce que, est que vous croyez vraiment que l'être humain est fort Parce qu'on nous dit toujours, la, la science, la technologie, elle a fait de l'être humain quelqu'un qui est tellement fort aujourd'hui. Euh, juste hier, subhanallah, je voyais euh, la couverture, je pense que c'était le New York Times ou bien New York, en tout cas, je pense que c'était le Times, ok, 1960 ou 1970, quelque chose comme ça, cover page, ça, dit, ça disait, donc ça c'est plusieurs années, ok, Ça disait On a une règle dans la religion Qui dit Celui qui relate le kufr Ce n'est pas un kafir Parce que Allah nous a dit Mais le titre c'était The death of God La mort de Dieu Pourquoi Parce qu'à l'intérieur ça parlait maintenant L'ère de la science la... Qu'est-ce que la science elle a donné à l'être humain Donc, on a dit que l'être humain n'a plus besoin de Dieu. Okay? Donc là, on n'est pas en 1960. On est en 2017, avec les choses les plus... Hein, là, en 1960, s'il si, si y avait des, des êtres humains en, en 1960 qui vont voir l'être humain qui vient en 2017 avec sa soi-disant science, ils vont dire, ça c'est Dieu. يُعَلِهُونَهُ Ta'ala okay? Allahu an dhalik. L'être humain, est-ce qu'il est vraiment fort Entre humain et humain, oui, il euh, y a quelqu'un pays... Puissant face à un pays du tiers monde, okay, on est plus fort que vous, ok Il y a, encore une fois, un être humain qui a toute la technologie aujourd'hui, va dire on est plus fort que l'être humain d'il y a... C'est relatif, mais l'absolu, le vrai, est-ce que l'être humain est vraiment fort Non. Si vous voulez avoir une réponse à ça, c'est très simple. S'il y a des gens qui, il y a de cela, deux semaines, ont passé quelques heures, comme c'était le cas pour moi, si vous avez passé quelques heures dans ce qu'on a, qu a appelé l'une des plus grandes tempêtes ici au Québec lors des dernières 50 années. Si vous étiez à l'extérieur, vous allez voir que l'être humain n'y peut rien. N'y peut rien. Daro Fatali, Buen que ce soit ce qu'on appelle les véhicules d'urgence ou la police ou les ambulances, quand, tous les véhicules, c'est comme des jouets à l'extérieur. Rien, rien. Là, il y a un Nikola la Si quelqu'un est malade, t'appelles le 911, j'ai besoin d'une urgence, tu peux attendre. Parce qu'il n'y a rien à faire. Can't do anything. Ça, c'est la faiblesse de l'être humain. Avec toute la technologie, avec toute la puissance, il y a une limite. Ça s'arrête. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'on fait croire aux gens de nos jours que l'être humain, il est tellement puissant que tout ce que tu as besoin, c'est ça ici. Ça Ça a les réponses à toutes choses. T'as un problème, appelle 911. Tu veux chercher une réponse, tac, tac, tac. Maintenant, il s'est avéré qu'il <rire> y a des gens qui se sont retrouvés dans une place dans laquelle ça, il n'y a plus de batterie, puis il n'y a rien pour charger la batterie, ta voiture n'a plus d'essence, et il n'y a plus rien pour mettre de l'essence, et il n'y a rien, et tu n'as nulle part où aller. Tu es pris. Vous savez, quand Allah Azza wa il nous dit « Fidloumati il barri wal baha » L'être humain qui est pris dans les obscurités de l'océan, au milieu de nulle part, il trouve rien pour demander de l'urgence. Là, il va faire quoi Il va appeler Allah Azza wa Non non mais là c'était au milieu d'une ville D'une grande ville au tout milieu Et tu es comme celui qui est au milieu de l'océan Parce qu'il n'y a personne à qui s'adresser. Tu ne peux rien Tu ne peux rien faire Alors imaginez par exemple Est-ce que vous savez si une tempête paraît C'est pour ça on voit Pour les gens qui ne croient pas en Allah Qui ne voient pas les signes d'Allah Azza wa Jal Comment est-ce que tout est calculé Amzalla minassama ima'an Biqadarin imaginez si une tempête de neige comme ça de cette façon ne cesse pas pendant 7 jours pendant 10 jours pendant un mois fini la vie est terminée khalas intahar mais ça tombe ça tombe jusqu'à un certain niveau là où ça ça commence à devenir critique là Allah Azza wa il l'arrête biqadar tout est calculé c'est pas nous qui contrôlons l'être humain ne contrôle rien Et encore une fois pour finir avec ça inchallah pour revenir à notre sujet c'est Le but derrière tout ça, c'est quoi C'est d'être conscient de cette faiblesse que nous avons en tant qu'êtres humains, cette vulnérabilité, pour ne pas ouvrir les portes à que ce soit « Shayatinu l'ins » ou bien « Shayatinu el-jin », bien au contraire, reconnaître notre faiblesse et qu'on a toujours besoin de notre créateur pour qu'il nous protège avant toute chose de quoi Du mal de nous-mêmes. Så det är de ögonblick som vi har i dag. Vi har en mycket viktig ögonblick i dag. Vi har en mycket La prochaine fois, il y avait une question Oui, Ari. Amana? al amanah c'est, bon, au sens plus particulier, Amana, c'est quelqu'un qui te donne un Amana. Une Amana, ça veut dire un dépôt. Écoute, Ari, oui. Non, je parlais de amana un... amana tout-taqlif. Amana de la responsabilité ici. Ça veut dire, nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas comme des anges. Les anges n'ont pas de Amen, n'ont pas de Teklif, n'ont pas de responsabilisation. Ils ne peuvent pas faire de choix entre obéir à Allah ou bien ne pas obéir. Comprenez fait... L'être humain, il est différent, ainsi que le djinn. Le djinn, c'est différent. Allah, il te donne que okay. tu peux faire le bien, tu peux faire le mal. Ça fait partie de ta nature. Voilà la vie, tu peux faire les deux. À toi de faire les choix. Mais, Allah, il t'a dit, voilà le bon chemin à suivre, voilà le chemin à ne pas suivre. Vas-y. C'est ça ce qu'on appelle al-amanah, amanat at-taklif, aman, la responsabilisation. Non. Et حملها الانسان, إنه Allah عز وجل écrit dans le qadar qu'on va l'apporter. Ici le, le lien ce n'est pas c'est pas حملها الانسان, c'est pas qu'il a choisi de la prendre, on a été créé comme ça, mais Allah عز وجل il l'a pas pris parce qu'il est ظلوما جهولا. Non, ici il faut voir le lien entre le taklif, ce taklif là de l'autre côté, l'autre humain il est Valou men il est jahoula. Il ne faut pas de il faut pas se dire non, non, non, moi je suis capable de prendre le, cette amen à part moi-même. Non, tu ne peux pas la prendre par toi-même. Tu as besoin de l'aide d'Allah wa taala Tu es faible en tant qu'être humain. Et de l'autre côté aussi, tu as besoin de cette amen. Pourquoi Parce que vu notre possibilité de choisir en tant qu'être humain, imaginez si Allah azawoddin nous a pas envoyé des prophètes et des messagers que si les êtres humains devaient par eux-mêmes trouver les réponses à toutes choses, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, ça va être une catastrophe. Une catastrophe. Regardez, même dans une société dans laquelle on vit aujourd'hui, okay, les gens, c'est pas qu'ils renient ça, peut-être qu'ils ne sont pas conscients. Dans la société dans laquelle on vit, qui s'appelle une société laïque, à ses origines, est-ce que c'était une société laïque C'était une société quoi On ne parle pas encore une fois des origines historiques. Okay, les Amérindiens et tout, on ne parle pas de ça. On parle de l'origine plus proche. On appelle ça la culture judéo-chrétienne. OK Culture judéo-chrétienne, ça contient, ça contient encore, même si les gens, même ceux qui se disent laïcs, sans même le savoir, ils contiennent, ils, ils ont en eux-mêmes encore des valeurs qui restent que c'est des restes, des messages, des prophètes. A.S. Les, les gens agissent, si vous allez voir, des choses comme le mariage, les, les rites de mariage, la personne, le le al dans le mariage les personnes que tu ne peux pas épouser ainsi de suite il y a des choses que non non ça on peut pas le faire mais ça c'est des des traces des restes de des messages de les prophètes عليهم السلام s'il n'y avait pas eu de prophètes et de prophètes ça aurait été la catastrophe là ça ça peut pas fonctionner l'humanité l'être humain ne peut pas fonctionner sans un guide qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a d'autres questions sur le sujet oui Oui, Inch'Allah. D'autres questions sur le sujet Pour ce qui est du sujet du livre, encore une fois, on va s'arrêter à ce point. inshaAllah Ta'ala, Subhanak wa bihamdik, Ashhadu Allah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu u'ilayk.